Allez, bienvenue sur le 8 9 4 en ce dimanche 11 janvier. Température assez fraîche ce soir, mais on est au rendez-vous pour vous passer de la bonne musique avec、euh, un invité ce soir. Côté、euh, la b e l r o c k l'équipe、euh, pas au grand complet ce soir, puisque Sarah、euh, s'amuse avec la petite voiture de Oui Oui. Si elle nous écoute, elle comprendra.、Euh, voilà, sinon、euh, Sylvain tranquillement à la maison au chaud et Simon avec nous. Comment vas-tu, Simon Ça va, ça va. Moi je sors d'un anniversaire là. Ah d'accord, t'es bien chaud alors. Ouais, ouais, petit clin d'œil au Bobitos Club d'ailleurs.、Ah, <rire> Ils、ah, se reconnaîtront, bah, je crois, du côté de lait. Bon, c'est <rire> cool. Vous avez passé.、Euh... Un bon week-end. Ouais, ouais, ouais.、Tranquille. Trop court comme d'hab. Mais... Est-ce qu'on.、Oh, oui, on s'est vu hein, depuis le début de l'année ou pas Oui, oui, oui. oui, vu, oui. Ouais, ouais. Donc, pas la peine de dire les vœux. Par contre, on va dire les, les vœux tout de suite à notre invité de la soirée. C'est Cyril des Grands Marais. Comment vas-tu, Cyril Ça va, je te remercie. La forme La forme plutôt fraîche, mais ça va. Ouais, bon, pas de rume ou de gastro, non Rien de tout ça Non, pas pour l'instant et j'espère ne pas en avoir. Bon, bah très bien. Allez, on est parti pour deux heures de musique, pas comme les autres, avec des nouveautés comme celle-ci, par exemple. From a newspaper stand, from his boots to his p a n to s t his comments a n d his r a n t s He knows that any little article will do. The r e e x p r e s s e s u b c o n f u s i n about his part in the p l a n and he can't understand that he's not in command. The decision's underwritten by the cash in his head, bought a sweater for his one-arounder too. No, I'm no madman for facts d insanity.、It's More feminine, o more reform family. Goes and shows up with more bowls and more cups. And the for the erupts, heart, in the ride to the last time, he'll erupt. s Corrupts his hard drive to the leanest months. Shuts out the hard cash for the senior stunts. o a a f t e r s h a v e on gasoline. He flips the page and turns the scene. In my mind, I'm drowning butterflies. Broken dreams and alibis. And the face e e e b t w the tattoo flash a n the half-hearted hologram goes for the prodding, a n we g l a s s f o l l b l e e d on a death dump tree. God, live r d o l l a r sun, c r e d i t c a r d a u t o g r a p h down for the r a b b u t not for freedom. Angry young man is gonna m e r i c a n Apparently, still to the rhythm, better get it to the back of me. Can't stand the switches, gotta turn the anatomy. g o l d p l a e d overhead, blank, transparent. c In the days of old, you were a n u t Now you need three bumps before you cut. Nothing I should care about, nothing I'm scared of. But I guess y o u had to be fair. My mind, I'm a big red b u t t e r f l i e s broken dreams and I'm alive, that's fine I see my palate flow to monochrome, hollow heart clicks, hollow tone, in time I see you for you, your action pose, foam injected a x s o m rows y e u Nouveau single tiré du dernier album des TV o n The Radio. C'est distribué en France évidemment par Beggars Banquet, 5 américains. Inutile de, de vous le dire,、hein. tout le monde connaît TV o n The Radio si vous êtes familier avec ce programme. Et franchement, c'est un album terrible, un quatrième album, un groupe qui arrive franchement au pic de sa carrière et qui livre comme d'habitude un, un album super puissant. Voilà, au cours de ces deux heures ce soir, on va, bon, on va bien s'amuser tranquillement. On va discuter aussi de la reprise des Mardis du Grand Marais. Tout le monde est p r é t Prêt、du côté de Riorge Tout le monde est sur le pont, prêt à recommencer. Alors la reprise c'est mardi.、Hein. Ça approche, ça approche. Bon très bien, on en parlera dans quelques minutes, juste le temps de s'écouter d'autres nouveautés de la planète pop rock. Par, euh, par exemple, ce groupe The Joy Formidable, un nouveau single hein, du jeune trio basé à Londres. On vous rappelle que deux viennent du pays de Galles, le troisième de la ville de Devon. Alors, Sarah n'est pas là ce soir, donc on n'aura pas de cours de géographie, mais on va se <rire> débrouiller nous-mêmes. Il me semble que Devon, c'est dans le sud de l'Angleterre. En tout cas, on parle beaucoup d'eux en Angleterre comme le groupe de pop rêve, p u i s q u i l r é c o n c i l i e le commercial avec l'underground. Musique Pour commencer ce programme de la Belle Rock en ce dimanche 11 janvier, la première venait d'Angleterre, de, de, de Londres pour être précis, de Joy Formidable avec un titre qui s'appelle Cradle, deuxième single pour cet excellent groupe. Et puis à l'instant, Simon, on était parti du côté de, de New York. Et ouais, New York, 4 New Yorkais, 3 garçons et une fille, fan d'Iggy Pop, d'Indy Pop. d'Indie、ouais, pop, pop, la fin des années 80 et début 90. Allez, le titre de ce groupe, c'est The Pains of Being Pure at Heart. Il y a, c'est un single de titre,、hein. Everything with You. Et puis, on va beaucoup parler des, des strokes ce soir dans le programme. Alors, les strokes, c'est vrai que l'actualité est plutôt limitée. En fait, je me rappelle pas vraiment la dernière fois qu'ils ont fait un album. En tout cas, beaucoup, beaucoup de projets solo en parallèle. C'est le cas notamment pour Megapoose, dernier projet en date pour Devendra Banart, h ce sorte, sorte de néo hippie un petit peu. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je sais que c'est de la radio, mais en tout cas, la, la pochette est plutôt sympa. On voit deux mecs barbus qui ressemblent un petit peu à Jésus en train de s'affronter. Et puis à l'arrière, je sais pas comment tu peux Décrire ça, Simon, tiens. Ouais, il a une sorte de vis auteur collé sur le nez, n ouais, n o exactement. Ouais, le, <rire> le, le, le genre de, de, de cadeau pourri qu'on qu pourrait offrir à Noël, tiens, par exemple, <rire> et que tu pourrais échanger avec un pote. En tout cas, Megapouce, donc, ses derniers projets en date, on vous le disait, pour Devendra Bannard,、euh, qui est décidément inépuisable, puisqu'il est déjà l'auteur de huit albums solo. Cet album s'appelle Surfing. Quelques précisions sur cet album enregistré en quelques jours seulement, c'était en mars 2008. L'album. C'est un petit peu séance de rattrapage pour la b e l l Rock. On a mis un petit peu de temps à l'écouter celui-là, puisqu'il est sorti fin décembre 2008. Il est sorti chez Naïve. Et on vous disait qu'il y a une connexion avec les Strokes, puisque dessus on note la présence de Fabrizio Moretti. Est-ce que tu sais qui est Fabrizio Moretti, Cyril, ou pas Je sèche, je ne sais pas. Tu sèches, sais, tu ne sais pas, d'accord. C'est tout simplement le batteur des, des Strokes hein, qui a d'ailleurs co-écrit un titre sur l'album et qui est le batteur officiel du groupe m e g a p o u s e quand ceci joue en live. On s'en écoute tout de suite un extrait. Ça s'appelle A Gun on His Hip and a Rose on His Chest. Sarah qui est à la maison tranquillement avec ses parents qui sont venus d'Angleterre pour la visiter ce week-end. C'est peut-être une bonne idée, Sarah, si tu nous écoutes, de, de, bah, de couper la radio parce que je crois que cette chanson est assez vulgaire, on va dire. Électriquement très satisfaisant. Folk Rétro des m e g a p o u c e s On vous rappelle que l'album s'appelle Surfing et qu'il est principalement écrit par Devendra Bannard avec la présence donc de Fabrizio Moretti, hein, qui est le batteur des, des Strokes. Mais pas, et justement, que. Ouais, pas que la preuve.、Hein. La preuve, c'est qu'il a du temps libre en ce moment et qu'il joue avec le groupe Little Joy. Ouais, qu'on vient de, de s'écouter justement. Trois, trois américains hein, qui se font appeler donc Little Joy. L'album s'appelle Little Joy. Et le premier album vient de sortir sur l'excellent label anglais qui s'appelle Rough Trade. Rough Trade distribué en France par Beggars Banquet. On va continuer avec ce son un petit peu rétro ce soir, puisqu'on va vous parler d'un excellent album hein, qui est arrivé en France en décembre.、Euh, c'est un groupe,、euh, on va dire,、euh, f a m i l i a r Alain Simon. Ouais, ouais, affaire de famille, hein, apparemment. Hein. Ouais, alors le, le groupe s'appelle Kitty, Daisy et Lewis. Donc, déjà, ça fait un petit peu, je crois, ça fait un petit peu penser à Walt Disney, un petit peu tout ça.、Ouais. Je pensais peut-être le Daisy avec Donald. En tout cas, des, un groupe qui est influencé par le rhythm and blues, le swing, le blues, la country, le western, la musique hawaïenne et le rock and roll. Et ils sont trois, donc, hein, trois, deux sœurs、ouais, ouais. et, et le frère. Voilà, voilà, donc、euh, Kitty, 15 ans,、euh, chante et s'occupe de la batterie, de l'harmonica, u k u l é l e banjo, trombone et guitare. Déjà pas mal à 15 ans.、Hein. Ouais, c'est déjà plutôt bien.、Euh, Daisy, c'est la plus âgée, elle a 20 ans, elle chante aussi, puisqu'ils chantent tous hein, dans ce groupe. Et elle, elle s'occupe de l'accordéon et du xylophone. Et pour terminer, bah, celle du milieu, c'est Louis, c'est un mec en fait.、Hein. Ouais, Louis, 18 ans, s'occupe du piano et il chante aussi. Alors à noter que tout l'album a été enregistré sur du matos. Qui date des années 40 et 50.、Euh, filles, euh, je crois que ça a été récupéré dans des anciens studios de la BBC.、Mm -hmm. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment、euh, rétro. Le c o n n e c i c u de Press dit aucun ordinateur utilisé sur ce premier album. Un album、euh, sorti sur le label Soundabase. Je crois que ça sort、euh, au mois de février. La, la sortie anglaise était en décembre. Et je crois que pour la France, il faut attendre le mois prochain. En tout cas, c'est peut-être l'album de la semaine. Ouais,、mmh, ouais je pense, oui. Kitty, Daisy and Lewis, l e w i s L'album s'appelle tout simplement Kitty, Daisy and l e w i s Un exemple. Extrait tout de suite Bugging Blues, et puis après, c'est promis, on parle avec Cyril des m a r d i du Grand Marais. All a l o n e どう Avec Bugging Blues, l'album de la semaine dans la Bell Rock. Je vous écoutais, les garçons ont parlé hors antenne qu'il devait y avoir des antécédents dans la famille. C'est le cas, hein, puisque le papa s'occupe d'un studio de, de mastering à Londres qui s'appelle The Exchange. Et la plupart des, des bons disques qui sortent bah, sortent de là-bas, justement. Et la maman était batteuse hein, dans un groupe qui s'appelait les Raincoats. C'était dans les années 80 ou 90. Donc c'est vrai que. Il y avait le matériel.、Alors. Ouais, c'est vrai, ça aide. <rire> Mais en tout cas, cet album est vraiment génial. Il est disponible à partir du mois prochain, donc distribué en France par、euh, le distributeur Pias, sorti sur un label qui s'appelle Sunday Best. Voilà, ça vous a plu ou pas Vraiment bien, o u a i s、ouais, franchement, moi j'adore ce, ce petit son un petit peu rétro. C'est vrai qu'il y en a pas mal dans le label rock de temps en temps. Et puis à l'instant, une reprise d'un classique des années 70. Je crois que l'auteur d'origine s'appelait Alvin Stardust. Euh, je crois, un des, des, des rois du disco ou de la soul, en tout cas, revu et corrigé version 2008 par Department S, hein, puisque c'est sorti au mois de, d é c e m b r e Il y a un petit peu d'histoire, sur ce groupe, Department S, puisque c'est un groupe anglais qui s'est formé dans les années 80. Et tout a bien commencé, pour eux, puisqu'ils ont eu un, un tube en 81, et puis après, avec la pression, la tournée européenne, etc., ils ont complètement disparu, avant de, de refaire surface en, en, 2007. Maintenant, du beau monde, en tout cas, dans, dans ce groupe, puisqu'ils sont quatre. On notera la présence de Terry Edwards, le saxophoniste du groupe Galleon Drunk, ainsi que le bassiste ou l'ex-bassiste du groupe Madness. Voilà, en tout cas, il y, y a du beau monde là-dessus. Un single de titres indisponible sur iTunes, évidemment, puisque ce n'est pas encore distribué en France. Et d'ailleurs, tiens, on va en profiter pour donner le, le blog hein, de l'émission, puisqu'à partir de demain, vous pourrez cliquer dessus et vous irez télécharger tout ça légalement, s'il vous plaît. Légalement sur labelrock.blogspot.com. Voilà, à noter que si vous avez aimé ce son, Department S, la bonne nouvelle, c'est que. Euh, non seulement、euh, bah, ils sont de retour et en plus ils préparent un album apparemment pour le printemps. Voilà, on va parler de, des mardis du grand marais. Puisqu'après une trêve, bah, ma foi, assez courte hein, finalement,、euh, plus que courte, on va faire un petit bilan tiens, rapidement de, de l'année 2008, comment ça s'est passé en général. e、eh、t bien, c'était une très bonne année, on peut le dire. On continue à avoir vraiment la joie d'accueillir de plus en plus de spectateurs. Donc, pour nous, c'est vraiment réconfortant de voir que le mardi, les gens sont de plus en plus prêts à se laisser aller à la curiosité musicale, donc, pourvu que cela dure en 2009. Au niveau de, de la fréquentation, des chiffres toujours en hausse ou ça se maintient Comment ça se passe Les chiffres, on arrive à avoir une, une fréquentation qui se stabilise. On est sur une moyenne de fréquentation qui est de l'ordre de 260 spectateurs pour chaque concert. D'accord. J'avais demandé hors antenne et je. Alors, et puis je vais te poser la même question. Ton coup de cœur de, de l'année 2008 Le coup de cœur de l'année 2008. les coups de cœur, hein, ça dépend.、Hein. Eh bien, eh bien, eh bien, bien. C'est difficile comme ça de, de revenir、euh, en arrière sur.、Euh, on garde toujours en mémoire les, les derniers concerts, mais、euh, j'avoue que Chinese Man, pour les avoir vus deux fois de suite, mais les avoir vus à Rio, ça, ça reste quand même quelque chose d'assez appréciable. Après, j'ai du mal à dégager comme ça un concert ou un, ou un groupe、euh, comme ça b r u t pour point. D'accord, il n'y a rien qui t'a fait vraiment craquer en disant Ah,、oh, c'était trop, trop, trop, trop, trop de la balle quoi, non、mmh, Non, j'aurais du mal à dire comme ça. D'accord, des, des, des déceptions par contre, non Non, pas de déceptions, ça de déception. reste toujours de, de bonnes rencontres à, à chaque fois, mais il y a toujours un petit peu de décalage entre le moment où tu vois pour la première fois le groupe, où tu écoutes pour la première fois le groupe et le, le moment où tu le, tu le rencontres. Les, les soirs de concert, ce n'est pas forcément pour nous l'occasion de, de pouvoir apprécier dans, dans les meilleures conditions possibles le groupe. On est là surtout pour que tout se déroule du mieux, du mieux possible pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est plus quand on est spectateur qu'on en profite le mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a eu justement des groupes que tu. Que comment ça se passe en fait au niveau de la sélection、euh, Les groupes que tu vois le soir même sur Rehears, tu les as vus quoi Il y a un an, il y a deux ans Les bookings, ça se passe vraiment, vraiment à l'avance ou c'est des choses de dernière minute Il y a. Plein d'histoires différentes.、Euh, il y a des groupes que l'on peut voir、euh, régulièrement à l'avance,、euh, que ce soit mono, Monofocus, Mountain Main, qu'on a déjà eu l'occasion de, de voir plusieurs fois. Il y a des groupes euh, comme euh, les Bee Witch, où ça se passe très très rapidement et l'histoire se fait par, à, par des, des tours un petit peu, puisque je vois que sur ta playlist il y a u x e k Et、mmh. en fait, j'ai découvert les, les Bee Witch en écoutant u x e k puisqu'on est en, en train d'essayer de, de monter une soirée électro. Et donc, par ce, ce biais-là, j'ai été découvrir un petit peu l'histoire du groupe. Et, et finalement, en prenant contact avec eux, on s'est dit que ce serait plutôt une bonne idée de les découvrir pour la première fois sur la scène de Rierge. Surtout que c'est vrai qu'ils viennent tous de Reims, c'est ça Tout à fait. Mais il y a un gros décalage musical entre y u k s e k et、euh, ce que f a i t、euh, les Bee Witchers, par exemple. Et pourtant, une affinité entre les deux qui, qui semble assez, assez présente, puisqu'ils travaillent très régulièrement ensemble. D'accord. Donc,、euh, la sélection des, des groupes pour ce premier semestre 2009, ça, revient,、euh, ça remonte à l'année dernière, on, on va dire On travaille dès qu'on qu boucle un peu un semestre, on est toujours avec des, des groupes que l'on n'a pas eu l'occasion forcément de, de placer. Les, les tourneurs travaillent plutôt en des, des, des délais assez courts 3-6 mois pour les musiques actuelles. D'autres gros tourneurs pour les tournées étrangères travaillent un an à l'avance. Et nous, au niveau régional, on travaille sur des tournées aussi qui peuvent osciller sur, sur l'année, voire sur le semestre. D'accord. Donc, tout ça, il faut essayer de trouver la, la recette et trouver l'équilibre entre, entre toutes les esthétiques musicales et les groupes régionaux, locaux et internationaux aussi. D'accord, tout, tout un boulot, quoi, en gros. C'est un an de travail pour un an de, de spectacle et de plaisir, en gros, les Grands Marais. Tout à fait.、Euh, au niveau de, de, de, de la prog, est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques cette, ce premier semestre ou alors on mise encore une fois sur l'éclectisme et la, la, la, la diversité musicale, on va dire On reste vraiment sur l'éclectisme, je pense que c'est ce qui est le, le plus intéressant. On, on essaye encore une fois de toujours être un, un peu en complément de ce qui peut être proposé déjà sur, sur le Rouennais, que ce soit au théâtre ou à Mabie aussi. Donc vraiment d'aller dans les esthétiques qui n'ont pas pignon sur, sur rue. Et donc, On travaille vraiment sur, sur cette diversité-là. D'accord. On commence、euh, avec le premier concert, qui sera donc mardi. Hein, attention, on va y retourner. Avec、euh, le retour des Soirées Club. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue、euh, deuxième semestre de 2008. Et j'ai l'impression que ça va continuer encore. On essaye justement sur, sur les groupes qui sont un petit peu en découverte. Et、euh, l'idée, c'était d'étoffer un petit peu aussi les, les soirées Grand Marais. Pas forcément d'avoir des gros plateaux, mais d'avoir un peu plus de, de rendez-vous au cours de, de l'année. Et de travailler sur des, des soirées où on invite un seul groupe, donc un seul tarif. Et de, de faire en sorte que ce soit vraiment attractif pour tout le monde.、Okay. Est-ce que vous avez beaucoup de, de, de retours, de, de feedback de la part des, du, du public un petit peu Des gens qui vous posent un petit peu des, des, des questions ou qui vous suggèrent des noms de groupes comment... Bien, de toute façon, tout le monde commence un petit peu à, à avoir envie de, de rencontrer ou de re-rencontrer des, des groupes qu'ils qu ont vus. Donc, ça, c'est des pistes de réflexion peut-être pour, pour les années futures et peut-être pour, pour le d i i x è m e anniversaire qui viendra en 2010. Mais pour ce qui est des, des sollicitations, on en, on en reçoit de, de plus en plus de la part des professionnels, de la part du, du public. Et c'est vrai qu'après, le, le choix est de, de plus en plus dur à faire aussi par rapport à ça. Ouais, un des points positifs, à mon avis, hein, je pense, au niveau des, des, des professionnels, c'est le fait que bah, les Et ça se passe le mardi, justement.、Euh, souvent des dates un petit peu compliquées je dire, à, à remplir hein, pour, pour les groupes. Ça peut être de temps en temps un avantage ça peut être aussi un inconvénient, puisqu'après, il faut trouver une date le mercredi, voire le jeudi. Donc,、euh, un des avantages, c'est qu'effectivement, on n'est pas très, très loin de grandes villes. Donc,、euh, pour eux, c'est un peu plus facile en tant que tourneur de, de trouver des, des dates complémentaires. Après, on essaye soit justement de travailler à la dernière minute avec le tourneur parce que ça, ça arrange tout le monde d'avoir un, un mardi, soit de travailler longtemps à l'avance pour effectivement travailler sur une cohérence de tournée avec tout le monde. D'accord.、Euh, on parle un petit peu de ce premier groupe donc, qui va venir avec un petit côté un petit peu pétillant.、Hein. Je ne dis pas ça parce qu'ils viennent de, de Reims et que, évidemment, c'est la patrie du, du champagne. Allez, tiens, je te laisse. C'est toi qui les a bouqués, donc tu vas te débrouiller avec le titre. Comment il s'appelle The Bey which ends on the top of our heads. J'aurais bien aimé que Sarah soit là ce soir pour、ouais, qu'elle puisse exact, faire、ouais. le, le pitch là-dessus. Eh bien, écoute,、euh, le thème ensorcelé、euh, correspond bien à leur musique, puisqu'ils arrivent à ensorceler un petit peu toutes toute les esthétiques, qu'elles soient folles, qu'elles soient pop, qu'elles soient rock. Ils arrivent à donner un petit côté pétillant et e n s o r c e l e r leur musique. Et j'avoue qu'à la première écoute, j'étais assez intrigué et assez curieux de, de ce qu'ils pouvaient proposer. On a reçu dernièrement l'album et tout est de, de la même facture. Ils arrivent vraiment à travailler des, des esthétiques différentes, mais en gardant toujours la même identité, un petit, un petit peu folle, un petit peu ensorcelée. Et c'est vrai que le côté cœur en plus rajoute vraiment à ce, à ce côté sucre pétillant. On pourrait les, les classer dans le pop rock, hein, je pense. On peut les, les classer dans la grande famille pop-rock, même si effectivement il y a quelques autres accents qui, hein, qui peuvent ramener sur d'autres esthétiques. Alors en tout cas, donc, il y a un album hein, qui s'appelle The First of the Non-Electric Size of the Bewitch Hands on the Top of Our Heads, voilà, <rire>、euh, qui est un album CD, 12 titres、euh, autoproduits, hein, qui est sorti en décembre 2008. Et、euh, je crois aussi qu'il y a un 45 tours hein, qui est prévu pour、euh, avril ou mai.、Euh, ça s'appelle Work Please Mommy. Voilà, j'ai fait ma, ma recherche et je pense qu'on va s'en écouter tout de suite、euh, un extrait. Ça s'appelle So Cool. I'm happy because today I see you in the street and go to see myself into you I'm sorry because one day I have tried to kill my b a b view of the best world of the world I see my best friend Caroline I see you in the street and go to see myself into you It's just a mistake from myself She has tried to kill So you offered、oh, this world for world wishes to have you afraid What's better to be in the cloud t e sink your ease d into the plane Oh yes, it sucks so when I drive Oh yes, it sucks so when I drive around. I'm a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 Dans la Belle Rock et ils seront, on vous l'a dit, donc en concert au mardi du Grand Marais. Ça sera mardi, on parle des détails pratiques, pas de changement au niveau de, de l'ouverture des portes, c'est toujours pareil Toujours ouverture des portes à 20h30 et là, comme il n'y a qu'un seul groupe, début du concert à partir de 21h. On rappelle que c'est une soirée club avec un tarif préférentiel Tarif unique pour tout le monde à 6 euros. Combien de, de personnes dans, dans les Bee Witch sur scène ce mardi Sur scène, ils sont 6. Avec、Six. la particularité de, de chanter aussi à, à plusieurs et d'avoir cette, cette thématique de, de cœur qui intervient aussi dans, dans, dans toutes les chansons. On parlait qu'il venait de Reims. Euh, la patrie aussi de Yuxek, qui est un producteur、euh, électro très à la mode. D'ailleurs, je crois qu'il y a une date hein, prévue、euh, du côté du Transborder, Simon.、Euh, si tu... C'est le 3 février prochain.、Voilà. Mm. Euh, Yuxek, donc producteur électro à la mode, puisqu'il a remixé des groupes comme、euh, aussi bien de, de la pop que des, des, des, groupes, des trucs、hein. plus électroniques.、Mm. Euh, Tahiti 80, par exemple.、Mm. Euh, Kaiser c h i e f s carrément, du côté de, de l'Angleterre.、Euh, Shit Disco, on aimait bien ça. On a passé、ah, ça ouais, ouais, il y a ouais, quelques années chance, euh, euh, dans, dans, dans la Bell Rock. Et puis、euh, M83. Autre,、hein. il y a toute une liste. Il y a un site MySpace pour les Bewitch et pour y o u s e k Et quand justement y o u s e k confie un de ses morceaux aux Bewitch, et、eh、ben ça se passe plutôt bien. La preuve, tout de suite, avec Tonight, titre de y o u s e k donc revu et corrigé par The Bewitch Hands on Top of Our Heads. Pas mal, bien. Take my hand, go ahead tonight Play my game,、we'll、keep your head tonight Take my hand Pour commencer avec une reprise d'un titre de Yugsek signé donc de B-Witch.、Euh, B-Witch que vous retrouverez évidemment du côté de la salle des Mardis du Grand Marais pour la reprise de ce premier semestre 2009 du côté des, des Mardis du Grand Marais. Ça sera ce mardi 13 janvier. L'ouverture des portes, bien évidemment, à 20h30. Et puis à l'instant, est-ce、euh, que ça plu aux programmateurs, ça, des, des Mardis du Grand Marais Je pense que non, o u i il y a moyen. C'est quelque chose d'assez intéressant. j a i m i s les. Les musiques comme ça qui, qui donnent un petit peu un côté histoire, un petit côté cinématographique aussi dans, dans, dans leur écoute. Bah écoute, tu, tu aimeras hein, ce deuxième album d'un groupe originaire de Londres qui s'appelle Ralph Band, puisqu'ils ont sorti cet album、euh, au mois d'octobre de dernier hein, sur l'excellent label bordelais t a l i Tress. Et on retrouve、euh, vraiment un petit peu tout l'univers de, de, de ce groupe, puisque c'est un joli voyage musical.、Hein. On trouve du folk, de la polka là par exemple,、euh, mais il y a même de la valse, il y a un petit peu de tout. Ralph Band donc disponible en en France chez Talitresse et distribué par différentes. Je crois que c'est eux qui, qui s'occupent de Talitresse en France. Voilà,、euh, on vous disait mardi du Grand Marais, encore une fois très éclectique avec une soirée. La prochaine soirée, donc、euh, on passe celle de mardi, hein, ça sera le 27 janvier. Celle-ci, elle me tient particulièrement à coeur parce que j'aime bien tout ce qui est blues et ça m'a l'air d'être un petit peu le bordel.、Hein. Franchement, le mardi 27 janvier, on en parle un petit peu plus, Cyril, maintenant Ouais De soucis. Allez,、euh, deux groupes donc ce soir-là, les Mountain Men. Alors déjà, j'adore les montagnes, en plus ils viennent de près de Grenoble donc ça devrait plutôt se, bien se passer. Et tu appelais ça du blues acoustique folk Mais écoute,、euh, l'idée c'était d'avoir deux, deux univers, deux approches du blues un petit peu, un petit peu différentes sur, sur cette soirée pour avoir vu les, les, deux, les deux groupes. C'était vraiment deux, deux façons d'appréhender de, cette, cette musique, mais deux. Deux esthétiques aussi complètement différentes. Autant les, les Mountain Man sont le côté le, le plus traditionnel possible, le plus simple possible dans leur approche, dans leur vie, dans tout ce qu'ils qu font. Et、euh, les Monofocus, c'est ce côté très, très bigarré, très, très coloré, très, très bordel aussi dans, dans, leur, dans leur approche où il y a un peu plus l'univers du, du spectacle qui est présent. Oui, puisqu'ils appellent ça de l'électroblues forain. Écoute, oui, parce que la, la mise en scène sur,、euh, sur, sur le plateau ressemble vraiment à cette,、euh, ce petit côté forain, à ce, ce petit côté monster show où ils sont tous les trois dans des postures. Ils ont, ils ont vraiment plus un, un, des visages très, très particuliers, des, des attitudes sur scène qui, qui ressemblent à, à, cette, à cet univers forain. Euh, on en parlait avec、euh, Philippe Fauche qui s'occupe、euh, évidemment des, des mardis du de grand marais aussi, avec toi、euh, et Laure. Est-ce que c'est Monofocus qui est sélectionné pour représenter la France ou Mountain Man Je m'en rappelle plus. Mountain Man. Mountain Man, d'accord. Donc blues acoustique folk un petit peu plus on un va dire、euh, un peu plus calibré quand même que, que Monofocus, non Qui correspond effectivement plus au format habituel,、euh, habituel du blues, oui. Alors、euh, je sais qu'on en avait parlé,、euh, c'était au début de, de septembre et j'avais vraiment l'espoir de pouvoir voir un monsieur qui s'appelle Dan Cavalli. Je sais que je te bassine depuis au moins. m o i s i x mois avec ça,、euh, c'est tombé à l'eau pour cette année. c'est Pour cette année, oui, écoute, il a disparu de la liste du, du tourneur actuel pour réapparaître justement quand le, le programme a été bouclé. Donc,、euh, c'est toujours un artiste que l'on suit parce qu'effectivement, dans, dans, dans, dans l'approche du blues aussi, lui, il a le côté、euh, psyché, yéyé, yé, enfin, il a, il a vraiment un univers très particulier dans, dans son approche、euh, du, du blues. Mais qui sait, on retravaillera dessus.、Ouais. Je pense que tu n'oublieras pas de, de me resignaler cette envie.、Euh. Bah, tout à fait, surtout que Don Cavalli,、euh, euh, j'ai reçu un email、euh, la semaine dernière, c'est en train de cartonner du côté de, de l'Angleterre. Ont sorti l'album là-bas et tout le monde est en train de dire Don Cavalli, Don Cavalli, tout le monde s'excite dessus. Donc c'est vrai qu'on le garde dans les petits papiers celui-là, on espère pouvoir le ressortir. Allez, on va,、noté. on va parler des, des mardis du grand marais tout au long de, de ces deux heures. Il nous reste encore 1h10 de très bonne musique.、Euh, snooze, tiens, Snooze, pas de, de, pas de projet particulier en ce moment, juste parce qu'on a ressorti une compilation de chez Cramdisc, l'excellent label belge, et puis on est retombé sur ce morceau qu'on aime bien. Voilà, s Snooze tout de suite dans Label Rock, It's More Expensive. For this. Pour commencer, It's More Expensive for This. Hein, on vous disait le projet électro du chanteur pop hein, Dominique Dalcan. Disponible sur une compil compilation é d i t é sur le label belge Cram Disc. Et puis, à l'instant, l'album de la semaine dans la b e l Rock, sûrement une des révélations, on l'espère, en tout cas pour 2009. Joe Gideon and Shark, un duo londonien c o m p o s é de Joe et Viva, hein, qui sont dans la vie de tous les jours, frères et sœurs. A noter que leur premier album sortira le 16 février prochain chez Bronzerat Records. Ça s'appelle a r o u m Scarum. Et pour la petite anecdote, sachez que Nick Cave leur a personnellement demandé de, de faire toutes ses premières parties. Lors de sa dernière tournée et pour l'année prochaine. Facile d'ailleurs à voir le, le pire rapprochement avec Nick e v a n au niveau de, de la musique et notamment de la voix. On a beaucoup parlé hein, au cours de cette première heure des concerts qui vont se dérouler au mardi du Grand Marais. On va continuer à en parler avec Cyril tout au long de la deuxième heure. Quelques petites dates locales aussi, quand même, à ajouter, Simon Pas énormément hein, en ce moment. Il n'y a pas grand-chose, il、ouais, ouais, faut que ça se mette en place. Ouais, ouais, ouais. Donc je vous propose le 16 janvier d'aller voir Mato. Hein, le petit groupe bien,、euh, qui a la pêche là. Ouais, qui a bien la pêche. <rire>、euh, Est-ce qu'on a des détails sur Mato ou pas d'ailleurs tu, tu sais, toi Cyril, s'il y, y a un album non, qui、euh, est en train d'être enregistré ou.、Euh... Ils travaillent actuellement à e n réenregistrer e e g i s t r r r à un petit peu leur, leur composition.、Euh, projet d'album à court terme, je ne sais pas, mais de toute façon, ils y réfléchissent, oui. D'accord.、Euh, c'est donc le, le concert hein, qui devait avoir lieu, c'était au mois de novembre dernier, et puis la petite Lily Fleur était arrivée, donc、mmh. euh, on comprend Axel hein, qui avait dû、euh, s'effacer. Évidemment, c'est donc partie remise ce 16 janvier à Saint-Victor-sur-Or,、voilà. au Café de la Gare. On voyage un petit peu plus loin, puisqu'on va du côté de Lyon maintenant. Eh oui, fais i n à Lyon, à l'épicerie. Moderne, je vous propose d'aller voir Calexico le 22 janvier. Oui, très très bon ça. Un groupe de Toxon hein, en Arizona. L'album est sorti、euh, l'année dernière, donc、euh, l'occasion d'aller、euh, les applaudir. Et deux jours plus tard, on revient du côté du, du Grand Marais, justement, avec、euh, quelqu'un qu'on aime bien, l'or et son groupe. Et les cagettes, nos cagettes. Ouais, nos cagettes <rire> à nous.、Ouais. Donc、euh, voilà, ça sera très festif. Ça sera donc le samedi 24 janvier du côté de la salle du Grand Marais. On va marquer une petite pause publicitaire dans la b e l Rock.、N、Bougez pas, hein, touchez à rien. On revient. Dans、combien? Deux minutes vingt-deux p r é c i s e La b e l Rock, tous les dimanches soirs de dix-huit heures à vingt heures. Et La b e l Rock, c'est sept jours sur sept sur le net. HTTP d double slash l a b e l Rock blogspot. com. La b e l Rock, le son rock. Une info à nous faire passer, envoyez-nous un mail. Virgin Radio. Virgin Radio One o r a n g e fr. Virgin Radio One r o a s e orange fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Salut, c'est Anthony. Cette année, nous serons encore avec vous pour vous faire suivre en direct tous les matchs de la chorale en championnat de basket Pro A. Au bord du terrain, Paul Brideau et moi dans les studios. Sur Virgin Radio Roanne, on aime la chorale. Virgin Radio Roanne. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. La Belle Rock, le son rock. Ah, on va en profiter tiens, pour faire un petit clin d'œil à Anthony qui a dû passer une soirée plutôt désagréable vendredi, puisque la chorale, vous le savez, hein, a pris une pastille. C'était du côté de, de Vichy, c'était vendredi soir. La chorale qui jouera d'ailleurs ce mardi pour le dernier match de l e u r o c o p et ça sera évidemment en direct sur le 89-4 avec ce même Anthony et notre cher Paul Brudeau qui sera du côté de l'AL. André Vacheresse. Voilà, on va parler、euh, reggae maintenant avec、euh, un label anglais qui s'appelle Pama International.、Euh, Sarah vous en a parlé. a parlé Un petit peu plus longuement la semaine dernière,、hein. très bonne、euh, initiative de ce label,、mmh, puisqu'ils、mmh. viennent de lancer une campagne de, de prévention hein, intitulée High、euh, Rise pour lutter,、euh, Simon, contre les armes blanches. Les armes blanches, oui, les couteaux au Royaume-Uni et partout dans le monde.、Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de crimes hein, qui、euh, bah, sont faits dans, dans ce pays, notamment en, en Angleterre. Je sais que c'est un petit peu pareil、euh, du côté de, de, de la France, donc il faut vraiment, vraiment, c'est une très bonne idée hein, de, de ce label de concocter un album. En plus, l'album est franchement terrible et l'album touche. Les profits de, de la vente hein, seront reversés à des associations caritatives. Voilà,、euh, sur cet album, on retrouve pas mal de, de, de beaux personnels, puisqu'il y a Denis Al Capone, la légende jamaïcaine, qui est dessus, Billy Bragg,、euh, le mec aussi,、euh, Lynn Val Golding des Specials, et plein d'autres encore. A noter que l'album est d'ores et déjà disponible sur le site internet du label et il sera disponible chez tous les disquaires à partir de février 2009. Pama s l International, on s'en écoute un extrait de cet album, ç a どで ever wonder? Satisfied Un petit peu de chaleur en ces froides soirées du mois de janvier, un petit peu de, de reggae dans le poste. Fimi Time All Stars, c'est la ressortie d'un album culte de dub jamaïcain hein, qui date de 1975. Je crois qu'au niveau du son, il、euh, n'y a pas de souci. C'est quand même dingue ce qu'ils arrivaient à faire avec des consoles 4 pistes. En tout cas, signé Jimmy Radway Fimitime All Stars, un disque qui à l'époque n'était sorti qu'à une centaine d'exemplaires. Et grâce au label anglais Pressure Sounds, ça ressort avec un son totalement remasterisé. Enfin, ça reste quand même bien r o o t s Je crois qu'on est tous d'accord. <rire> La pochette originale est bien présente avec des bonus, des, des instrumentaux par exemple, et un livret avec toutes les explications sur ce chef-d'œuvre jamaïque. De 1975. Et puis、euh, juste avant, on vous rappelle encore une fois l'excellente compilation signée Pama International pour une bonne cause, hein, puisque cet album qui s'appelle i Rise avec dessus du très beau monde et du très bon、euh, son, et、eh、bien、euh, si vous l'achetez évidemment,、euh, que ça soit sur l'internet ou alors la copie physique hein, qui va sortir chez Tous les bons disquaires au mois de février, une grande partie、euh, ou même tous les profits、mmh. ouais, vont être reversés à des associations caritatives, donc、euh, il faut l'acheter. C'est pour le retour du couteau. en Plastique, hein, en i fait, Oui,、ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais, <rire> ça、ouais. euh, en tout cas, un CD、euh, disponible sur le site internet du label et chez tous les disquets, i on vous disait à partir du mois de février, du soleil, il、euh, y en aura aussi、euh, du côté de, de Riorge, les mardis du Grand Marais. Quoique, on espère que d'ici le mois de mars, hein, ça sera un petit peu moins froid du côté de, de la région rouanaise. Et encore une fois, la diversité musicale va primer en ce premier semestre 2009,、euh, notamment avec des sons un petit peu plus, on va dire, world music, musique du monde. Ça sera le cas le mardi. 10 mars, toutes les, les explications avec Cyril, tout de suite de l'Afrobeat. De l'afrobeat, c'est même en, un peu plus métissé que, que cela, puisqu'on retrouve vraiment du, du, du funk, il、euh, y, y a de la musique aussi un petit peu.、Euh, on trouvera quelques, quelques influences de Latin Jazz,、euh, de, presque de, de, de, de l'Hip-Hop aussi au niveau du, du chant. C'est vraiment une fusion assez, assez intéressante de, de toutes ces, ces musiques-là. Alors, Cocolo, comment tu les as découvert s Enfin, ils existent depuis un bon moment, ce groupe.、Euh, comment s'est fait le, le lien New York-Riorge Et、eh、bien, toujours par l'intermédiaire de, de tourneurs,、euh, on reçoit très t régulièrement è s r des newsletters, un petit peu comme tout le monde. Et, et du coup, quand on est en recherche, quand tu parlais tout à l'heure de la, la construction d'une saison, il y a des dates qui se calent. Et puis après, d on c on se dit qu'effectivement, il pourrait y avoir une place pour une esthétique musicale un peu plus précise dans, dans ces sonorités. Et il se trouve qu'à cette époque-là, on, on a reçu des, des contacts de, de la part d'un tourneur qui s'appelle Nueva Honda. Qui proposait plusieurs groupes qui allaient être en tournée sur,、euh, sur l'Europe、euh, à la période du, du, du mois de mars. Ouais, je crois qu'il y a un album hein, qui sort、euh, pour eux.、Hein. Tout à fait,、convaincre. oui, il faut une grande tournée européenne à cette période-là. Donc,、euh, c'était vraiment quelque chose où,、euh, eh、bien, écoute, on a découvert ça à l'écoute avec l o r lorsqu'on faisait un peu un mailing. On a passé une journée à découvrir tout l'album de Cocolo. Et j'avoue que le, le rythme était vraiment présent dans le bureau et on s'est dit. Écoute, ça peut être intéressant de tenter la, la rencontre avec le public Riorjois. Alors, ils sont、euh, sept hein, dans ce groupe,、euh, d'après la photo en tout cas, avec、euh, un groupe et une puissance incroyable sur scène, ça va être la fête ce soir-là. Écoute, un gros mélange de, de, de cuivre, de, de rythmique assez endiablée,、euh, je pense que ça devrait pouvoir être la, le début du, du printemps et des, des chaleurs、euh, sur leur r o u e n n a s Alors, Cocolo, ça sera donc le mardi 10 mars au mardi du Grand Marais. Et un talent、euh, quasi local, on va dire, hein, puisque Macon, c'est pas si loin que ça. Un artiste、euh, reggae qu'on a eu l'occasion de découvrir、euh, l'année dernière avec、euh, un premier album. Et puis, du côté, tu le disais, Simon, du côté des, des nuits du reggae, c'était au mois de décembre, au novembre Ouais, il n'y a pas. Y a, y a novembre,、non. il me semble. C'est le 28 novembre, voilà. Mm, mm, du côté d e z e n i t h à Saint-Etienne. Et on parle d'une de, des révélations reggae de ces、euh, dernières et prochaines années c'est Maxo. Max Outker, pareil. Oui, qui commence vraiment à avoir de, un vécu scénique. Ces dernières années, il a commencé à faire beaucoup, beaucoup de scènes, à être pris sur des, des premières parties de, de plus en plus prestigieuses. C'était un artiste que l'on suivait depuis un petit, un petit moment. On avait failli le faire venir l'année la, dernière sur un, sur un plateau, puis finalement, ça n'avait pas pu se faire. Et tant mieux, puisque là, on va pouvoir lui offrir une, une place de choix où il sera seul en scène. Et je pense que le, le projet mérite vraiment cette, cette place-là. Il sera tout seul sur scène, tu veux dire, non Non, non, des... il aura ses musiciens, mais il n'y aura pas d'autres groupes. On a voulu attendre, en plus, ça va être une date de vacances. Donc, je pense qu'il était, le... était préférable d'attendre et de lui proposer ce, ce créneau-là plutôt que de, que de le coincer sur une première partie. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des, des, des études un petit peu sur les styles musicaux qui marchent bien au Mardi du Grand Marais, mais en général, le reggae, c'est quand même un style musical qui est plus qu'apprécié dans le Rouennais. Sur le Rouennais, effectivement, c'est un style musical qui, qui fonctionne bien. Ça faisait un petit moment que, que l'on n'avait pas fait forcément de, de date reggae. Et puis,、eh、bien, toujours dans, dans, dans l'envie d'avoir des, des vitrines aussi au niveau des artistes régionaux, c'était l'occasion de, de ne pas rater Maxo. On continue dans les musiques du monde. On se projette, bah, ça sera la dernière date hein, de, de, du premier semestre. Ça sera le mardi 5 mai avec quelque chose qui a l'air d'être fort intéressant aussi, du rap folk malien. C'est Très frais, si, si je peux me permettre. C'est vraiment un, un mélange où on retrouve beaucoup de sonorités. On arrive à, à retrouver aussi des, des sons de, du, du producteur qui n'est autre que Manu Chao qui, qui produit l'album. La, on retrouve un petit peu ce, ce côté-là. On retrouve aussi Amadou et Mariam, puisque c'est le, le fils, un des, des rappeurs, et le fils d'Amadou et Mariam. Donc c'est un peu le, ce mélange à la fois de, de musique africaine, de, de musique folk aussi, un peu plus européenne. Avec une, une technique de chant un peu plus hip-hop. Donc, c'est un, un métissage qu'on a, qu a trouvé très très intéressant. Et encore une fois, ça sera une soirée club, hein, tarif unique de 6 euros. Ça sera donc le mardi 5 mai.、Euh, L'album, donc, il y, y a un album qui est dispo ou ça va sortir、euh... L'album doit sortir, a priori, en mars 2009, avec une tournée justement qui se cale en France et en Europe aussi. D'accord. Donc, produit par Manu Chao, tu nous disais,、euh, on aurait pu aussi mettre ça dans la... les fans d'Ayman Albarda, par exemple, qui puissent beaucoup d'inspiration du côté du, du Mali aussi, je crois. Qui... Tout à fait.、Ouais. Euh, donc, Smod、euh, rap folk malien mardi 5 mai. On vous a parlé aussi de Maxo. Ça sera le 14 avril avec du reggae. Et le premier groupe dont on vous a parlé au niveau de, de l'Afrobeat en direct de New York, ils seront du côté de, de Rior. Ça sera le mardi 10 mars avec donc le groupe Cocolo. On va comment continuer m m e c o n t ce programme avec. C'est un petit peu moins chaud puisqu'on part carrément en haut de l'Angleterre, on part du côté de, de l'Écosse. En tout cas, sur disque, ça sonne drôlement bien. Tout premier album pour des Écossais qui se font appeler The Phantom Band. 9 morceaux pour un album, on va dire, assez exceptionnel, hein, il faut bien l'avouer. L'album s'appelle Check Man. Savage, ça va sortir fin janvier sur le label écossais Chemical Underground. Une heure de pop de rock avec des accents à la Captain B-Fart e e h e que l'on apprécie vraiment, vraiment, vraiment dans la belle rock. From the earth, and it screams your name out to never cast another curse. un Petit peu plus de, de rock hein, maintenant avec vous avez été nombreux à nous envoyer des, des emails la semaine dernière quand on vous a passé un extrait d e la compile hein, de Jay Retard, cet artiste américain de rock punk garage、euh, basé à Memphis dans le Tennessee. o n voilà donc un nouveau un nouvel extrait, hein, fluorescent gray. On vous rappelle que c'est sur une compilation hein, qui s'appelle Matador Singles 2008. Et la bonne nouvelle, si vous aimez le son de Jerry Tart, c'est que l'album, pareil, un, propre, un album un peu plus, on va dire, une vraie création, ça va arriver au printemps 2009. Et puis juste avant, quelques petits accents du Captain b e f f a r t et notamment de, de Frank Zappa sur, cette, sur ces petits refrains signés de Phantom Band. L'album s'appelle Checkmate Savage, produit par l'ex Delgados hein, sur le label écossais Chemical Underground. On s'intéresse maintenant avec Cyril des Mardis du Grand Marais. Qui nous a rejoint ce soir. Merci Cyril encore une fois. On va parler un petit peu de, de rock et de scène locale, comme toujours présente du côté de, de Riorge. On commence avec le mardi 24 février à l'Istère. Pas tout à fait local, puisqu'il v i e n t de, de Paris, mais、euh, rock effectivement、euh, avec une, une belle écriture.、Euh, Très facile à identifier. Il est, il est souvent、euh, catalogué au même rang que, que Dutron ou Gainsbourg parce qu'effectivement, comme, comme tous ces auteurs compositeurs, il arrive à avoir une, une sonorité et une écriture qui, un, qui font qu'on qu le repère assez facilement et qu'ensuite sa, sa musique et, et, son, et ses textes reviennent assez facilement en ritournelle. Il n'aime pas trop cette, ces images accolées avec, avec son personnage, mais il est effectivement dans, dans, dans ces veines-là.、Euh, Parisien, donc,、euh, je crois que j'ai lu une interview de lui où il disait qu'il avait un, un métier qui, qui l'ennuyait un petit peu avant. Il n'était pas écrivain, lui, non、euh... Il a fait beaucoup, beaucoup de choses.、Euh, une des. Il a, il a travaillé pendant un long moment pour La Minute Blonde de Canal. Exact.、Ouais. Donc,、euh, ça a été son, son gagne-pain pendant, pendant quelques années. Et effectivement, il a, il a arrêté、euh, du moment où il a, il a recommencé à écrire、euh, pour, pour la musique. Il a décidé de se, de se jeter là-dedans et il、euh, y a un album qui a été reçu、euh, plutôt bien par la critique、euh, l'année dernière.、Euh, on vous en a passé un extrait. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire de toi Qu'est-ce qu'on va faire de toi exactement ouais, Exactement. Donc Alistair, ça sera le mardi 24 février. Encore une fois, une,、euh, bah, il sera tout seul hein, sur scène、euh, ce soir-là. Ce s t pas une soirée club, hein, mais bon,、euh, ça n'empêche pas d'y aller. Au contraire, hein, pour découvrir、euh, l'univers d'Alistair. Et puis,、euh, je vous parlais aussi d'un groupe qu'on suit.、Hein. Alors, ça, on, on saute un petit peu dans les dates, mais Cyril, tu, tu suis.、Euh, le Mardi 7 avril, avec une, un groupe que je suis depuis un bon moment qui s'appelle Music is Not Fun, un groupe lyonnais qui est en train de, de tout simplement tout déchirer. J'ai l'impression i l il cartonne, il joue de plus en plus en Angleterre aussi, ce qui fait plaisir parce que vraiment, une grosse influence anglaise hein, quand même au niveau de la pop. Là, effectivement, on retrouve les, tous les ingrédients de, de, de la pop anglaise et en plus assez bien maîtrisés pour, pour de jeunes musiciens puisqu'ils sont tous très très jeunes dans, dans, dans ce groupe-là. Et c'est des, des réussites,、euh, effectivement, quand même. Ça arrive assez rarement au niveau musical, puisque le, le projet est très, très récent et ça avance à une vitesse assez supersonique pour eux, effectivement, au niveau de l'album, au niveau des dates.、Euh, donc, c'est assez impressionnant. Alors, ça correspondra justement avec la sortie du, de leur premier album, il me semble. Je crois, oui. À peu près.、Hein. Ils sont quatre, en tout cas, ils viennent de Lyon. Et si vous êtes f i d è l e au 894, hein, chaque dimanche de 18h à 20h, on vous a largement parlé de musique is not fun. En première partie, il y aura évidemment un groupe dont Simon vous a parlé. Ils seront au concert à Saint-Victor-sur-Rhin, c'est、euh, le 16. Et se...、oh, je t'ai pas ouvert ton micro. Vas-y. 16 janvier, au Café de la Gare, Saint-Victor. v o i、ouais, l Mathos.、Ouais. Et donc, en première partie de Music is not fun. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, si ce n'est que pour tous ceux qui ne connaissent pas Mathos, le, le personnel Rajouter, ben, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont la, la même. Au niveau de, de la ressemblance, l'urgence et la, le côté très accéléré à monter le, le projet, Mato e s effectivement cette, ce côté-là aussi où les, les, les créations s'enchaînent, l'envie en, de jouer ensemble s'enchaîne aussi, cette énergie est vraiment présente. Donc c'était intéressant de, de pouvoir faire rencontrer ces, ces deux groupes sur, sur la scène. Alors on rappelle que Mato, c'est évidemment Axel, des Tites Nacelles, Ulrich et Stéphane, Dector et Romain, Dante de Candy Shop et encore plein d'autres groupes, hein, puisque Romain, bah, il est quasi. Voilà, C'est le Monsieur Bassiste.、Euh, ça sera donc le mardi 7 avril, Mato s et m u s i q u e is not fun.、Euh, quelques semaines avant, il y aura une coproduction avec l u s i k Si mes souvenirs sont bons, l u s i k c'est un label rouennais. Tout à fait.、Euh, par Ludovic Rambeau du magazine Only for DJs, basé à Mably. Ça va, je me plante pas, je suis, c'est bon Tout juste pour l'instant.、Euh, avec deux groupes ce soir-là. Un groupe、euh, quasi local, Rouen Lyon.、Euh Oui,、euh, originaire de, de Rouen, et puis effectivement, il arrive un temps où on est obligé de, de migrer un petit peu sous d'autres cieux. Et b e n écoute, c'était.、Euh, C'est maintenant un rendez-vous que l'on essaie de, de perpétuer ces, ces coproductions, puisque ça va être la quatrième ou cinquième que, que l'on fait avec des, des structures、euh, rouennaises. Donc. C'est vraiment de pouvoir travailler conjointement avec, avec ces structures pour qu'elles puissent apporter leur, leur tonalité musicale, leur envie de, de production aussi, de, de pouvoir montrer des, des groupes avec qui elles travaillent ou des groupes avec qui elles sont en contact ou tout simplement des, des esthétiques musicales qu'elles qu pensent sous-représentées. Sous Donc, quand Ludovic nous a, nous a contactés pour, pour nous proposer le, le plateau, On a essayé de, de faire en sorte que ce soit le, le plus rapidement faisable pour, pour tout le monde et je pense que ça va être une très très très belle soirée. Ça, ouais, je pense que ça va être très vitaminé, même survitaminé. Hein, puisque Zaz sur scène, c'est tout simplement terrible.、Hein. On a eu l'occasion de les voir, c'était au Scarabée, il me semble,、mmh. il sur、oui. la scène rouennaise à l'inauguration du, du, du Scarabée. On vous rappelle que Zaz, évidemment, il y a un gros, il y, y a un album hein, qui est sorti、euh, l'année dernière. Il y a aussi un site MySpace. Par contre, je ne connais que de n o m Stock in the Sound, rock. Ça aussi.、Hein. Tout à fait, très t rock. è s r C'est pareil, c'est un groupe qui, comme quelques groupes français en ce moment, a beaucoup beaucoup d'actifs, beaucoup de vécu au niveau scène, malgré un passé qui n'est pas très très long, puisque le groupe est assez jeune lui aussi, mais ça fait partie de toute cette nouvelle scène rock qui, qui connaît un grand grand succès. Est-ce que ça fait partie de cette scène rock parisienne avec les Nasts, par exemple, tout ça, ou c'est un petit peu moins trendy, un petit peu moins fashion quand même Un petit peu moins, je pense. D'accord, Stock in the Sound, en tout cas, ça sera donc le mardi 17 mars. Je crois qu'on a plus ou moins parlé de tout. On va garder quand même、euh, bah, le festival Les Femmes Sans m e n t puisque ça sera en avril. On s'écoute encore quelques petites musiques. On reste justement avec un artiste régional, Simon,、euh, mm -hmm. jeune artiste lyonnais hein, qui vient de, de, de, des pentes de la Croix-Rousse. Il s'appelle François Virot. 24 ans, tu me disais. Oui, 24 ans. Il a sorti son premier LP officiel sur le label Clapping Music. L'album s'appelle Yes or No, distribué par Abeille Musique. Il Sera en concert prochainement dans la région à Lyon et à Clermont. Voilà, au Lyon, au Sonic, à Lyon, au Sonic le 30 janvier et à la salle Camille Claudel à Clermont-Ferrand le 4 février. Et tout de suite dans la Belle Rock avec un titre issu de ce premier album, ça s'appelle Island. Tiré du premier album de François Viro, l'album s'appelle Yes Orno. On redonne encore une fois les dates pour aller applaudir ce jeune artiste lyonnais de 24 ans. Alors, au Sonic à Lyon le 30 janvier et à la salle Camille Claudel à Clermont-Ferrand le 4 février. Voilà, il nous reste encore、euh, une date、euh, à évoquer hein, concernant le, le programme des m a r d i s du Grand Marais, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai envie d'écouter un peu de, de rock,、euh, un petit peu、euh, garage, un petit peu. Rente r dedans, c'est la petite、euh, série des 1 minute 30,、voilà. hein, tout simplement, <rire> hein, avec、euh, un groupe qui s'appelle Dee Vicars, i l s v i e n n e n t du Suffolk.、So、Ils ont été、euh, votés meilleur groupe punk garage 2008 en Angleterre. Energy, son r e c h e pour ce groupe hein, qui vénère、euh, les Sonics, les Soojis, les MC5, Mud Honey. Ils ont été signés sur le label Dirty Water Records. Il y a un album qui s'appelle Back on the streets. Dose de garage rock avec deux sorties sur le label Dirty Water Records. C'est aussi un club hein, du côté de Londres bien connu de tous les fans de garage rock、euh, avec Divi Cars pour commencer. Hein, du, de ce folk, l'album s'appelle Back on the Streets. Et puis à l'instant, cinq mecs qui viennent de Dublin en Irlande qui sortent leur tout premier album. Ça s'appelle The r e v e l i o n s Ils existent depuis 2006.、Hein. à l'origine, ils se spécialisaient dans les instruments au surf avant de Trouvé en 2007 un chanteur et、mmh. voilà, ça nous donne un album. On le retrouve bien quand même le surf là. dans le... Ouais, un petit peu, ouais, sur celui-ci, ouais, ouais. c'est celui、ouais, vrai.、Euh, tiens, on va rester dans les années、euh, 60 un petit peu avec le son un petit peu groovy. On va vous parler d'un label qu'on a découvert en novembre dernier qui s'appelle les Disques Cosmiques Groove, à l'origine simple boutique de disques s p é c i a l i s é dans le son groove des années 60 et 70. Une boutique basée à Montpellier et qui, au fur et à mesure des années, a réussi à se diversifier, puisqu'ils ont commencé, Simon, à organiser des concerts. Oui, et en toute logique, et ben, il démarre un label de z i k en 2005, hein, en 2005 avant de, de, de, afin de, de, de faire connaître un petit peu les, les talents locaux fétiches, hein, ceux qui、euh, leur préféraient. Et justement, un de ses groupes préférés s'appelle les Stereoscopes Jerk Explosions. Ils ont sorti en octobre dernier un premier album qui s'appelle La Panthère Pop, un album concept qui, en En quelque sorte,、euh, se construit comme une bande originale de film avec un livret, superbe livret d'ailleurs,、euh, inclus dedans qui comprend le scénario de ce film, hein, la panthère pop, le tout en bande dessinée. Voilà, le titre phare de cet album, c'est la panthère pop justement. Le groupe s'appelle Stereoscope Jerk Explosion. Ça r a m o n n e un petit peu.、Hein. Tous les amoureux de disco vont crier au scandale. Mais comment vous avez pu、euh, détruire une, une, un classique hein, du disco,、hein. Lips, Inc., Funky t u r n u années 80, on disait Cyril Rontaine. Ça me rappelle quelque chose effectivement dans ces années-là. Alors reprise, hein, évidemment, signée Toxic Sonic. Toxic Sonic, tiens, tu connais, puisque c'est Mac du groupe Pravda, évidemment, à la voix, que, qui est un petit peu fâché avec les camions, hein, je crois,、euh, c'est ça Un petit peu. Ouais,、euh, on retrouve aussi、euh, donc Mac du groupe Pravda à la voix et à la guitare, Necros du groupe Dead Sexy Inc. à la batterie et k r e s i m i r à la basse. C'est sur un single hein, qui est sorti、euh, juste pour Noël. 1, 2, 3, 4, 5 titres dessus, avec,、euh, bah, on en a marre de, de Noël, ça c'était le titre qu'on vous a parlé, <rire> qu'on vous a passé justement le, juste avant le, le 25 décembre. Il y a aussi、euh, Baby Let's Have Sex, qui est plutôt pas mal, et、euh, Fucking Town, donc,、euh, signé Toxic Sonic, j'aime bien sur le communiqué de presse, ils disent, c'est un petit peu ce que le groupe qui s'aurait fait subir au disco s'il s'était appelé les Ramones. Plutôt sympa, hein. Euh, et puis juste avant, Stéréoscope Jerk Explosion, l'album s'appelle La Panthère Pop sur le label de Montpellier Cosmic Groove. Il nous reste encore une date à évoquer concernant le, le programme des, des Grands Marais, premier semestre 2009. Et、euh, ce s t pas la moindre, hein, puisque, encore une fois, le festival Les Femmes s e n Mêlent seront de retour du côté de, de Riorge. Oui, tout à fait, c'était une très très belle rencontre l'année dernière. C'était la première année où on travaillait avec eux et、euh, le, le plateau qu'on avait pu euh, proposer euh, était vraiment de, de qualité.、Et、puis l'organisation de ce festival est tout à fait intéressante. d o n Comme c sur ce semestre, à la lecture comme ça, je me rends compte qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de, de personnages féminins sur scène, alors que chaque fois, on essaye effectivement de, de travailler aussi dans, dans ce sens. Il n'était plus que nécessaire et l'envie était présente de, de retravailler avec les femmes sans mail. Et en plus, vous avez réussi à caler une,、euh, un groupe local. Avec ben, Nii, Nii Nii, tout à fait.、Mais、ça ça s'est fait un petit peu sur,、euh, sur, sur l'entrevue, puisqu'on voulait.、Euh, Proposer quelque chose qui soit complémentaire. Les femmes s a n s m a i l e n l'année dernière, le, le plateau était plutôt、euh, jazz, folk, était dans u n e t e n d a n c e assez soft. Et là, cette année, on avait décidé de, de montrer qu'aussi les femmes s a n s m a i l e n c'était quelque chose de, qui pouvait être beaucoup plus rock. Donc,、euh, quand on a eu l'opportunité de caler d、euh, e b a b o o n Show, ensuite, on, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur le local, il y avait un groupe qui pouvait correspondre sur, cette,、euh, sur cet aspect-là. Donc,、euh, on a proposé une petite invitation.、Euh, a Cathy. Alors je vois que c'est marqué sur le flyer, ni signifie 2, nous sommes 3. C'est pas, pas parce qu'ils s o n t fans des Monty Python, tu sais, dans les, le Sacré Graal où il y a les chevaliers du ni. Ni, ni, ni, ils、oui. arrêtent pas, non, ça c'est un avoir. Je ne pense pas, non. D'accord.、Euh, en tout cas, donc première partie avec ni et le baboon show pour du punk rock pop En direction, de, en provenance de, de Stockholm en Suède. C'est bien ça? Tout à fait, ça, ça fait un petit, un petit rappel. Déjà, la dernière Miss Lee était de, de Stockholm aussi. La, la scène suédoise est vraiment très, très, très présente au, au niveau du rock. Et comme indiqué sur le programme, on travaille encore actuellement avec les Femmes sans Mail pour、euh, proposer un, un autre groupe qui viendra soit s'intercaler entre Nîmes et de b a b o u n s h o w soit qui viendra en after. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans ce programme. Et puis、euh, à l'antenne sur v i r g i n r o a n n je regarde l'or, e à 57 minutes. Il va falloir、euh, rendre l'antenne à Paris puisqu'on a rendez-vous dans quelques instants avec、euh, La scène française, voilà.、Euh, ça, va, ça va changer un petit peu là. Le prochain, quand il va y avoir Benabar qui arrive, ça va être difficile. Mais bon, restez branchés sur le 494. On vous rappelle donc、euh, le mardi 13 janvier, ce mardi, The Bewitch Hands on Top of Our Heads pour une soirée club avec un tarif unique de 6 euros. Et puis évidemment, les petits flyers que vous pourrez retrouver、euh, partout, hein, depuis、euh, chez le boulanger jusqu'au supermarché. Il y en a de partout. Hein, chez, On n'arrête pas de les voir. On essaie de disperser l'information le plus largement possible au niveau de,、euh, du nord département de la Loire maintenant. Magnifique pochette d'ailleurs.、Euh, qui c'est qui a eu l'idée de, de, de faire un, un vieux vinyle comme ça Sympa. On a fait appel à des graphistes、euh, cette année pour la, pour la première fois. On a, on a lancé un avis, on a reçu plusieurs propositions et celui-ci a retenu notre attention. Les, les deux、euh, propositions étaient assez cohérentes au niveau de, des plaquettes. Donc、euh, c'est vrai que ça faisait un petit, un petit rappel.、Euh, Côté rock qui était assez intéressant. D'ailleurs, juste en parlant de, de rock, il y aura un rendez-vous avec Laure à la m u s i t e c au mois de mars. Exact. Avec une, une petite、euh, conférence en musique à la source du rock. Qui sera le samedi 28 mars à 17h à la musique de, de Riorge et un autre rendez-vous aussi le 24 mars avec、euh, l'Espace Renoir où on、ouais. fera encore une fois aussi un petit rendez-vous、euh, cinématographique en musique avec eux. Et ça sera pour、euh, fêter les 20 ans d'ailleurs de, de l'Espace Renoir. Exactement. On redonne un petit coup, un petit coup avant de rendre l'antenne、euh, les tarifs donc Plein tarif 9 euros, tarif réduit 6 euros, les tarifs club s sont aussi à 6 euros. Avec la possibilité d'avoir des, des préventes aussi. Les préventes à la Musitech, effectivement, qui est ouverte le mercredi, vendredi et samedi. Mercredi de 15h à 19h30, le vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h. Et on vous rappelle qu'à la Musitech, il y a possibilité justement d'emprunter de, ou d'écouter les groupes qui sont programmés tout au long de, de cette saison. Voilà. Cyril, merci d'être venu dans la Bell Rock nous parler de tout ça. Et puis, bah, on reste en contact évidemment. On continue notre partenariat avec la rediffusion d'extraits de ces concerts. Et puis voilà, Simon, bah passe une bonne semaine, passez tous une excellente semaine. Est-ce qu'on a le temps de se caler autre chose Non, pas trop. On va, on va être sage, on va envoyer le générique, on va pas trop déborder sur, sur Ben a b a r et etc. D'accord <rire> Au revoir. Allez Ciao s i m o n Ciao.、Euh... <rire> A bientôt. Allez, bonne semaine.、Ciao. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Les infos demain matin à partir de 7h30, 8h, 8h30, 9h avec Marilyn b e l t e t ê t e Évidemment, plein de cadeaux à gagner aussi tout au long de nos émissions locales entre 13 et 17h. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bye bye. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Deux h e e u r s de son, pas comme les autres.